Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi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 Tu sais, j'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais Mais jamais plus je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps J'he pensat a tu